50 languages 18 18 faire le ménage faire le ménage Aujourd'hui, nous sommes samedi. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Aujourd'hui, nous avons le temps. Aujourd'hui, nous avons le temps. Aujourd'hui, nous faisons le ménage dans l'appartement. Aujourd'hui, Nous faisons le ménage dans l'appartement. Je nettoie la salle de bain. Je nettoie la salle de bain. Mon mari lave la voiture. Mon mari lave la voiture. Les enfants nettoient les vélos. Les enfants nettoient les vélos. Mamie arrose les fleurs. Mamie arrose les fleurs. Les enfants rangent la chambre des enfants. Les enfants rangent la chambre des enfants. Mon mari range son bureau. Mon mari range son bureau. Je mets le linge dans la machine à laver. Je mets le linge dans la machine à laver. Je mets le linge à sécher. Je mets le linge à sécher. Je repasse le linge. Je repasse le linge. Les fenêtres sont sales. Les fenêtres sont sales. Le plancher est sale. Le plancher est sale. La vaisselle est sale. La vaisselle est sale. Qui nettoie les vitres Qui nettoie les vitres Qui passe l'aspirateur Qui passe l'aspirateur Qui fait la vaisselle Qui fait la vaisselle